Tak, uh. Je descends au quartier, je roule ma caille mon flow mes faces, c'est du napalm, ton flow tes face, c'est du caca, personne te le dit, personne qu'à là Je descends au quartier, je roule ma caille mon flow mes faces, c'est du napalm, ton flow tes face, c'est du caca, personne te le dit, personne qu'à la Neuf de Is est dans la baraque Les condés sont pas tracés, on sort le place de leur fille Pendant les contrôles, ça marche pas mal Si tu proucaves même le dar entre niche J'ai d'une famille passe pas de niveau d'études Tu valable à part quelques kills dans le passage le club j'attends les roseaux Sur le terrain sa tartine, es au fond du parking On fait tapiner des copines, même les voisins sont complices Quartier miné par le vice, où tout le monde veut gratter sa pièce Tout le monde fume le cannabis Voiture flaquée dans le 38, hey ça roule en location 9 mais il est dans le faux plafond, on loupera pas l'occasion, par l'état sera pas décoré parce qu'on rentre pas dans la corée, je pas dans le moule, je dans leur boule que personne ne fasse l'étonner. par l'état tas sera pas décoré parce qu'on rentre pas dans la corée, je pas dans le moule, je dans leur boule que personne ne fasse l'étonner. hey Olcho olcho gang gang olcho olcho olcho gang gang olcho olcho olcho C'est pas, pas un jeu comme la Sega Mes refs réfléchissent PC Sans vous et nous tous nous séparent Faut pas parler si tu sais pas C'est pas un jeu comme la Sega Mes refs réfléchissent PC sans de vous et nous tous nous sépare. Sur un compète je veux au vent hey, Je réfléchis à ma vie Question d'éducation J'ai confiance en aucune de ces raclis Partout où je passe je fous le désordre Faire et fort comme mes refs des Z. On a grandi comme des hommes On porte nos couilles jusqu'au décès Partout où je passe je foule le désordre Faire et fort comme mes refs DZ, a grandi, ka mą desom, on pork nos kujesz kodiesie olcho, olcho, gang, olcho, olcho, olcho, gang, olcho, olcho, gang, gang, olcho, gang, gang, gang, gang, Olcho, olcho, olcho